Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens de tout décider Nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Capri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 C'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Premier amour, Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, oh c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, oh c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour oh, Capri, oh c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour que j'y retournerai un jour oh.